Une nouvelle journée caniculaire aujourd'hui, ce vendredi matin un ciel ensoleillé avec des températures qui sont au-dessus de celle Oh Viens m'aider là, au lieu de faire ta commère. Mais lâche l'affaire avec cette meuf, t'as aucune chance. Patron Quand je vois, j'ai plus l'impression que vous êtes calant Margarita quand même, hein <rire> ah, c'est ça, fais ton malin. Va me livrer ça chez les garés. Pizza, là, là. Allez vas-y vas-y vas-y allez allez un deux trois oh tu comptes tout quoi ouais, vas-y excuse-moi Trois Quatre On a déjà fait 3 et, 3 et 4 là Mais toi t'aimes trop de plaintes toi, c'est qui le coach ici C'est toi ou c'est moi C'est toi eh ah ben vas-y continue de pousser <rire> Allez vas-y vas-y vas-y Ah t'as bien tapé ça c'est mon champion ça ouais, je suis quoi, t'as le dessus ou quoi dis ouais. pas n'importe quoi toi Dis putain que tu regardes le salon là Et alors que ça peut te foutre Qu'est-ce qu'il Tu regardes la meuf Elle est elle à plat Allez vas-y fais Je te montrer c'est quoi un bonhomme Avec Ta tête là bien quoi Oh ça va Nadia, t'es belle avec ta nouvelle coupe, franchement t'es archi fraîche. Wouh C'est quoi cette tête là, c'est quoi tout ce gloss que tu mets là Tu parles à qui comme ça Parle à toi, tu vois si c'est un dauphin ou quoi Un dauphin Et franchement, elle fait pinot qui l'invité Ça va ou quoi ma Oh souris Voilà, check, super, ça va toi Ça va flipper Un dauphin Ils sont en bas de ouf. Ça va, go? Oui, toi. là. Eh, J'ai vu Sophie, la petite blonde qui se tient comme ça, là. Ça ouais. elle a refait. Ouais. Je vais la monter en l'air. Dès qu'elle me voit avec mon mec, elle est comme ça. Salut, salut, elle regarde comme ça. Elle est dégoûtée mmh. avec sa tête, dégueulasse. La blonde avec sa grosse bouche de poisson. J'attends ma m'appelle. Elle ouf, J'ai jamais parlé à toi. excuse Ouais, bébé, c'est bon, ça va. Ouais, ça va, et toi? C'est qui? T'es où là? Je suis au salon de coiffure, je suis en préparé pour ce soir. Ah ouais? Ce soir, euh, je ne pas qu'on pourra se voir. Comment ça J'ai un max de boulot, tu sais que c'est de chaleur. Ah bon Impossible d'avancer. Ah bon euh, c est... C est... Bébé, euh, je t'aime. Ouais, mais... Ok. C'est qui Mais arrête euh, Je suis au téléphone, Xk. Euh, euh... Ça se fait pas. Je crois qu'on était communes. Ah t'es pas gentil en ce moment avec moi, je sais je T'as rien fait pourtant, c'est un truc de fou. Non, mais vas-y, je sais pas, mon mec, il est bizarre. De base, on devait se voir ce soir. Et là, il vient m'appeler, il me dit ouais, c'est mort, il peut pas, il a un autre truc mais à faire. Et moi, je le sens. Ouais. Ouais. ouais ouais. Comment ça Mmh, il est chelou, déjà il s'est tapé Dauphin en 2017 Quoi 2017 Dauphin là, que Mais vas-y qui se raconte tu racontes, n'importe quoi ouais, ouais, ouais. Mais, mais Quoi, 2002, meule, quoi 2017, t'as un agenda sur tête. même privé bah, Tu fais la meuf bien, tu fais la meuf bien, Dauphin Mais elle ment, ouais je... Dauphin mais... tu es, et Dauphin tu resteras Regardez comment elle est, est oh, contente Ouais est ouais, tu fais la belle, tu fais Je t'entends pas, je t'entends pas Je t'entends Jolie nana recherche jolie Joe. Comment on fait? I'm pas très mito. Manger le truc, je sens les pipeaux. Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître. T'es rempli de charabia. Tu ne sauras plus rien du moi. Je ne peux pas supporter ta honte me comparer. T'inquiète pas, j'vais tout niquer. C'est la putain de life. Mais qui va se négliger? Je vais pas me négliger si c'est Oh yeah yeah du bête, bête bad bad tomber la première merde merde il m'en dit bête, bête bad tomber la première merde merde si tu as les critères ça me va tu pas dans les délires de vice tu penses assurer c'est bon tu peux déposer ton CV par mail mais qui va se négliger je vais pas Les people, les people Oh yeah, il m'a rendu bête, bête, bête J'suis tombé la première, merde, merde Il m'a rendu bête, bête, bête J'suis tombé la première, merde, merde Chacal t'as bien Kuma mais j'avoue que c'est mort Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes m'étorle Mais à qui tu vas la faire Moi j'ai le mental, ouais à qui tu vas la faire Retour à la réalité, moi j'retourne à la réalité Wesh le mental, à qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche Jolie Joe. Comment on fait Je suis pas très vite Manger le truc, je sens les pipo. Les pipo. Ouais ouais. Ils m'ont dit bête, bête, bête. Je tombais la première. Merde, merde. Il m'ont dit bête, bête, bête. Je tombais la première. Merde. Lève la tête un petit peu comme ça, un peu moins, un peu moins. En fait, tu viens travailler toute la pommette extérieure comme ceci, et puis là, tu te fais, Basse un peu, hop, un petit contouring comme cela et là, hop, magnifique. Regarde, mais t'as rien fait là. Voilà, exactement, j'ai rien fait. C'est sublime. Ça s'appelle la final touch. Final touch, touch, touch, final, final touch, touch.